Et bonjour tout le monde, bienvenue dans La Pochette, aujourd'hui on découvre un 22 e album déjà et je voulais vous parler d'un groupe que j'aime énormément euh, et qui a sorti un nouvel album il y a 2-3 semaines le 21 novembre, ce groupe s'appelle Pi et Lé. T, euh, c'est un groupe de rock euh, basque, euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le groupe, ça s'écrit tout simplement comme euh, pi, vous savez le 314 euh, écrit en grec, euh, et les, euh, les, les, les majuscules de L et T, alors il me semble que c'est la formule mathématique de, de l'air d'un cercle, mais je suis pas complètement sûr, peut-être que c'est la, la périphérie, je ne sais plus exactement, vous pourrez si, si vous voulez me, me corriger, euh, nous envoyer un mail à radio à ou laisser un petit commentaire si jamais vous écoutez ça. Euh, en podcast, et donc euh, P.L.T. a sorti un nouvel album chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans euh, déjà, puisque le dernier leur cinquième album était sorti en 2004 bon, voilà, j'entends euh, les, les, les métaleux euh, se demander ce que tout le fait avec ses 14 ans euh, de, de, de, de, de gestion de l'album, mais là ça faisait 20 ans qu'il n'avait rien sorti, en tout cas pas de Pas d'album, je crois qu'ils avaient sorti une chanson ou deux par-ci par-là, euh, souvent pour, euh, pour aider des, euh, des, des événements et choses comme ça, mais pas d'album. Jeudi album, je dis album et cela dit, euh, peut-être qu'on pourrait appeler ça en EP, parce qu'il y a seulement 6 petites chansons euh, sur, cette, euh, sur cet opus, euh, et donc voilà, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient rien sorti. Un nouvel album sorti il y a deux semaines, il s'appelle euh, Balak Aidean, qu'on pourrait traduire par euh, des balles dans les airs. Euh, et, euh, et, et voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de, de, de cet album C'est que Euh, je sais pas, peut-être que je m'avance. Est-ce que c'est la, la vieillesse aussi qui, qui, qui fait partie de tout ça Mais ça s'est calmé, comme beaucoup de groupes de rock, comme beaucoup de groupes de métal, avec le temps, euh, le, ce genre de groupe a, a tendance à, à, à se calmer, à être moins bourrin. C'est ce qui se passe euh, dans ce cas-là. Euh, on rappelle un peu, un peu le début de, de de Pieds Et si vous connaissez pas les débuts je vous invite à aller à l'écouter notre notre émission euh, Chronobio consacrée euh, au groupe Je le fais ça il y a quelques mois. Euh, voilà, comme ça vous pourrez rattraper le le le, le Toute la discographie depuis de l'été avant d'arriver à ce sixième opus. Euh, et donc ça commençait quand même assez. Euh, c'est un groupe de rock euh, metal même euh, au tout début. Puis petit à petit, c'est vrai que ça s'est un peu calmé. Et là, on arrive sur des rythmes plus lents, mais aussi plus grandioses, avec beaucoup plus euh, beaucoup plus profond. Qui vont, euh, qui vont euh, facilement nous amener beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'espace, etc. Vous savez, si, si vous, si vous me suivez, que que, que j'aime beaucoup ça. Euh, voilà, il y a quelques riffs de temps en temps, mais c'est quand même, c'est quand même très rare. Évidemment, de temps en temps, il y a toujours un riff qui suit le, qui suit les, qui suit les accords, mais c'est vraiment les accords assez grandioses et toute la, euh, et toute l'instrumentation qui, qui fait que que que ça paraît vraiment très grand. Et donc, ce sixième album euh, est écoutable près partout. Hein. Euh, je vous conseille euh, d'aller sur, sur Bandcamp si jamais vous voulez acheter l'album. L'album est à 7 euros et ils ont fait une petite, euh, un petit pack pour, pour celles et ceux qui puis il était et qui veulent en avoir plus. Vous avez toute la discographie euh, à 30 euros. Toute la discographie de l'été, ça c'est disponible sur leur Bandcamp mais vous pouvez évidemment euh, écouter ça un peu partout. Il euh, y a ce dernier album sur Youtube en entier. Les autres sont un peu plus difficiles à trouver. Pas, ce sont des fans qui les ont mis sur, euh, sur Youtube donc c'est un, euh, un peu plus hasardeux. Euh, mais voilà pour ce euh, sixième album Je rappelle les membres du groupe José Manuel San Pedro Champe euh, Qui est le batteur Qui n'a pas fait grand chose d'autre euh, en, en tant que batteur euh, Dans le monde de la musique Il a souvent été arrangeur Il a fait des mixages etc., Mais plutôt dans Dans les métiers de l'ombre euh, Rafa Rueda est donc le chanteur Qui lui avait En, vers la fin déjà depuis l'été, commencé euh, un projet solo. Il est sorti deux albums, euh, il me semble, euh, deux albums solo. David Gonzalez qui est à la basse, qui est arrivé en cours de route en 2002, donc le, le groupe avait déjà euh, déjà un peu de bouteille. Euh, David Gonzalez qui est connu surtout pour être le bassiste de Beric le groupe que je vous conseille si jamais euh, vous ne connaissez pas. Et euh, Aitor Abio qui est aux au machines. Je crois que c'est comme ça qu'il qu écrivent Machine qui est au synthé en gros quoi qui a tout ce qui est électronique alors il a un clavier un ordi et c'est parti pour tout ce qui est électronique euh, tout ce qui est électronique d'ailleurs qui se ressent un peu moins je trouve sur cette euh, sur cet album par rapport au au, au premier en sachant que il me semble que sur le cinquième album il n'y avait pas du tout de de d'électronique de, de, puisque Aitor Abio avait quitté le groupe déjà euh, mais voilà donc un cinquième album que personnellement j'ai beaucoup aimé euh, je vous conseille tout particulièrement la toute première chanson qu'ils ont sorti c'était Galai Onetan qui donne euh, Bah qui donne un petit peu le, le, la tendance du groupe, euh, c'est-à-dire quelque chose d'un peu moins métal enfin de, de carrément moins metal, euh, de presque pop de temps en temps, mais toujours très grandiose. On sent les années 2010 qui sont passées par là. Euh, je pense, je pense à des groupes comme Imagine Dragons, c'est ce genre de truc qui ont, euh, vous savez, qui en font des caisses vraiment et qui en mettent partout. Bon, ça me dérange pas du tout, j'aime bien, même si je suis pas du tout euh, fan. Je dois avouer d'Imagine Dragons, euh, mais voilà, il y a ce genre, ce genre de de, de son assez puissant, assez grandiose, euh, sur tout cet album-là. Et voilà, je vous le conseille de toute façon. On va se l'écouter. Euh, C'est pile avec Balak Aidean et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la boîte à gants. Salut